Ou Qibla présente le cœur en action Madari Jus Salikine. Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa salam. Inna alhamdulillahi n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu.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 qu'on a couvert durant les deux dernières années. Ça veut dire les actions du cœur en se basant sur le fameux recueil « Madarij al-Salikin », les sentiers des itinérants de l'imam Ibn al-Qayyim. On rappelle que ce livre-là, que ce recueil est, comme on dit, un vrai chef-d'œuvre dans le domaine dans le domaine de « al-raqa'iq » ou bien les actions du cœur la purification du cœur. C'est une étude de la jurisprudence du cœur. Le fiqh, la jurisprudence, le halal et le haram, ce que Allah azawodjalil qu aime et qu'il n'aime pas qu'on fasse et qu'on soit, ce n'est pas seulement pour les actes extérieurs, ce n'est pas seulement avec ce qu'on fait avec. Nos corps, c'est aussi relié à notre cœur et encore plus important ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Ça veut dire même le cœur, il y a des choses que Allah Azza wa Jal nous demande de faire ou bien de ne pas faire. Que Allah Azza wa Jal nous dit que le jour dernier, que le seul espoir d'être sauvé le jour dernier, c'est celui qui va venir avec un cœur qui est saint auprès d'Allah subhanahu wa Euh, Peut-être il y a des personnes qui sont nouvelles qui n'étaient pas avec nous l'an dernier, mais qui pourraient nous rappeler l'an dernier c'était quoi Le sujet, la station, l'action du cœur qui avait couvert la partie majeure de nos séances. Oui. La taouba, le repentir. Donc on a dit que le chapitre sur le repentir, c'était le plus grand chapitre de ce livre-là, couvre environ un sixième du livre, un sixième du recueil, et on a passé des Je pense, euh, peut-être 15, 20 séances, peut-être plus à étudier la station de Tauba, Le repentir, ça veut dire rebrousser chemin, revenir vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après ça, on avait parlé du concept de la station de Al-Inaba. Al-Inaba, c'est très semblable à Tauba au repentir qui veut dire aussi le retour à Allah subhanahu wa ta'ala, avoir un cœur qui veut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui se dirige vers Allah azza wa ta'ala. Et aujourd'hui, incha'Allah ou ta'ala, on va commencer avec une nouvelle station qui s'appelle manzilatu At-Tadhakkur, le fait de se rappeler, le rappel. C'est une station très très importante, comme vous allez le voir aujourd'hui, incha'Allah azza wa ta'ala, qui va nous prendre environ, pas l'année entière, n'ayez pas peur, donc, On a déjà mentionné que c'était une exception pour Attawba, pour le repentir. Pour la plupart des stations, Insha Allah, wa ça va être une ou deux séances bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On va diviser ça en deux séances. Aujourd'hui ainsi que la prochaine fois qu'on va se rencontrer, Insha Azza wa Donc, que veut dire le mot Tadakkur Qu'est-ce que cela vous rappelle Tadakkur, quand on dit Tadakkur, ça sonne comme quoi Qu'est-ce que ça vous rappelle Qu'est-ce que ça vous dit Dikr. C'est quoi le dhikr C'est quoi le dhikr Le rappel de Dieu. Que veut dire le rappel de Dieu Très bien. Donc, tu nous fais ici un signe avec ta main. « La ilaha illallah, la ilaha illallah » Donc, faire répéter des formules que Allah Azza wa Jalla nous a enseignées de dire comme « Tawheed, la ilaha illallah » comme « Allahu Akbar, comme « Alhamdulillah, Subhanallah » ainsi de suite. « étudier avec ici avec ta main ça veut dire on pourrait les compter comme comme c'est le cas après comme c'est la sunna du prophète sallam après après la, la salat quand on dit subhanallah hamdullah Allahu akbar donc là c'est la partie la plus expressive de zikr la plus directe la salat la prière est une forme de zikr Les salata li donc salat c'est tout un ensemble de zikr le coran la récitation du coran c'est C'est du dhikr d'Allah, Azzawajal. Mais comme on va le voir, ta'ala, c'est beaucoup plus profond que ça. Manzilatou At-Tadhakkur. Tadhakkur va voir dans un moment la différence entre dhikr et entre tadhakkur. C'est quoi la subtilité ici, le petit détail qui fait, qui fait la différence. Dans la langue arabe, et même en français, au fait, quand on dit le rappel, si on, on sort du domaine de la religion ici, quand on dit le rappel, le rappel c'est quoi exactement C'est quoi le contraire du rappel L'oubli, n'est-ce pas, on a oublié quelque chose, alors c'est important de vous rappeler, ou bien je ne me suis pas rappelé, il faudrait me rappeler, on va mettre l'alarme pour qu'on soit rappelé, on va mettre une, euh, une note dans notre agenda, c'est parce que de notre nature en tant qu'être humain, on a tendance à beaucoup oublier, l'être humain il oublie, c'est de notre nature à à toujours oublier. Mais en s'entendant tous, tous les êtres humains sur cette terre, s'entendent sur le principe qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas oublier, même si on a tendance à, à oublier. Si tu as un examen décisif demain, tu sais que c'est très important de ne pas oublier d'aller à l'examen, de ne pas oublier de prendre avec toi les outils nécessaires pour ton examen et ainsi de suite. Même si tu sais qu'en tant qu'être humain, tu pourrais bien oublier et tu pourrais être victime d'oubli. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas oublier, sachant que tu es un être humain, tu pourrais oublier. Mettre l'alarme. Donc plusieurs choses. Mais on est en train de dire ici, il faudrait prendre des dispositions. Il y a un travail à faire pour ne pas oublier. Alors la chose la plus importante à ne pas oublier, c'est quoi La prière. Tu as donné un, un exemple bien précis. La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ce qui n'est pas à oublier. Ce qu'il ne faudrait pas oublier. Manger. Très bien. Mais manger c'est facile parce qu'Allah nous a donné un certain système physiologique qui va faire en sorte que dès qu'on a faim, on va, on va sentir les signes. On ne peut pas vraiment oublier de manger. Comprenez Manger, ça veut dire manger pour rester en vie. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi, là Qu'est-ce qu'il y a de plus important à ne pas oublier Allah, subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, c'est la ch chose à ne pas oublier. Allah, azza wa jalla, nous parle de ceux qui oublient Allah, azza La chose la plus grave, c'est oublier Allah, subhanahu wa ta'ala. Oublier la raison derrière notre existence Oubliez la plus grande vérité après Allah Azza wa qui est qu'il va y avoir le jour dernier, qu'il va y avoir un jour du jugement, qu'on va devoir rendre des comptes à Allah Azza wa la mort, qu'on va mourir un jour et qu'on va faire face à nos actions, face à ce qu'on a préparé dans cette vie du bas monde. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vikra, d'avoir le de se rappeler d'Allah de se rappeler de l'au-delà de la vérité la plus grande vérité dans cet univers et pour se rappeler il y a tout un travail à faire, il y a tout un système il y a des dispositions à prendre alors il nous dit ici l'auteur encore une fois on rappelle que la station juste avant c'était l'inaba revenir vers Allah avoir un cœur qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala Et il nous dit que le Tadakkur, le rappel, c'est une station qui vient liée avec al ineb. Les deux sont bien liés. Se rappeler d'Allah, Azza wa et avoir un cœur qui se dirige vers Allah, Azza wa Pourquoi est-ce qu'il le dit C'est parce que dans le Coran, c'est le cas. Allah, Azza wa Jal, il met, il met hein, une relation entre les deux. Il dit Allah, subhanahu wa ta'ala, وَمَا illa إِلَّا yunib. Celui qui se rappelle, c'est celui qui Yunib, il fait celui qui se dirige vers Allah c'est lui qui se rappelle c'est clair parce que si tu as un cœur, encore une fois si on revient à la vie du bas si on met de côté la religion notre foi de côté pour, pour, pour un certain moment juste pour comprendre la psychologie de l'être humain est-ce que on se rappelle souvent des choses qui ne sont pas importantes pour nous non C'est clair Donc, lorsque, quelque, lorsque mon cœur ne se dirige pas vers quelque chose, il y a des personnes, par exemple, qui donnent des promesses. Se disent, ouais, je vais prendre ça en charge. Je te promets, je vais le faire. Je vais t'aider avec ça. Mais après ça, la personne ne va jamais jamais t'aider, Il va, va te dire j'ai oublié. C'est clair Donc, l'oubli, c'est humain, c'est normal. Mais si quelqu'un, à chaque fois qu'il promet aux autres qu'il va les aider, qu'il va leur régler un certain problème, il oublie de le faire, c'est l'une des deux choses. Soit la personne a une maladie, quelque chose de sérieux ici, ça veut dire qu'elle oublie trop, elle oublie beaucoup de choses, en général, dans sa vie, donc ça c'est normal. Soit que la personne, elle oublie seulement ce genre de choses. Ce qui implique ici que, pour cette personne, les autres ne sont pas importants, c'est clair. Ça veut dire, ça c'est le genre de personne que s'il te dit « Oui, oui, je vais le faire pour toi. Je vais t'aider. Je vais le... » Tu demandes « Est-ce que tu peux m'aider Je te promets, je vais le faire. » Déjà lui sur place dans sa tête, tu n'es pas une priorité. Je vais te jeter bien derrière. Si sur mon chemin il y a quelque chose qui m'aide à régler ton problème, je vais le faire. Mais tu n'es pas important. Donc lorsque le cœur ne se dirige pas vers quelque chose, on va avoir tendance à oublier cette chose. C'est pour cela, Wallahu A'lam, qu'Allah Azza wa Jal met le lien entre les deux. Entre al inab et Al-Tabakkur. Le rappel et la direction du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa il dit aussi dans une autre aya, tab wa-dhikra likulli abdim munib. La même chose ici, c'est un verset dans le Coran qui fait le lien entre la inab direction vers Allah Azza wa et entre Al-Dhikra ici, le Rappel och han är en Al-Bab, Allah Taala säger att alla ulul Al-Bab. Allah Azawajalla, det som en minns. ici Que cette station-là de Al-Zikra Le rappel C'est parmi les caractéristiques Des personnes qui sont douées d'intelligence Allah Azza en minns. Det är en minns. Det är en minns. Det är en minns. Det är en minns. Det är en minns. Det är en minns. Det är en minns. Det à capacité Qui est maximale Non, plusieurs êtres humains n'utilisent leur raison que pour des choses qui sont futiles dans la vie. Alors Allah Azza wa Jal, il dit que ceux qui se rappellent, c'est ceux qui sont doués de raison, ça veut dire ceux qui bénéficient de la raison que Allah Azza wa leur a, leur a accordé. C'est clair ?« حتى يفتح « Tuf l'uqalbihi » jusqu'à ce que, ici, « Tadakkur » parmi les avantages de « Tadakkur ». Vous allez voir, Inch'Allah, on va voir plein de choses intéressantes aujourd'hui. Mais juste un petit commentaire, sachant que ça fait des mois qu'on n'a pas fait la halaka et le cours sur ce sujet ou bien sur ce livre, surtout pour les personnes qui sont nouvelles. Juste pour rappeler Inch'Allah que ça, c'est un livre qui est très structuré. Vous allez voir, on va entrer dans des détails. 1, 2, 3, après ça, sous 1, 2, 3, il y a 1.1, 1.2, 1.3 et ainsi de suite. Mais juste pour rappeler que ça, c'est un livre de... comment on dit, même si j'aime pas pleinement le mot, parce que c'est un mot qui est tordu de nos jours, on lui accorde des, des sens qui sont un peu bizarres, mais c'est un livre de spiritualité. C'est un livre qui s'adresse au cœur. Okay? Donc, c'est pour nous aider à purifier notre cœur, connaître Allah Azza wa et connaître comment se rapprocher d'Allah Azza wa Ce n'est pas un livre ici de jurisprudence, de 1, 2, 3. Ce n'est pas important que vous puissiez vous rappeler de, des points 1. Après ça, un point, le point 1, comment est-ce qu'il était relié au point 2 et point 3 Le plus important, c'est de comprendre point par point. Comprendre les, les concepts en tant que tels. Ce n'est pas un livre à examen. On ne va pas faire un examen à la fin. Comprenez Même si on voulait faire un examen, ce ne serait pas vraiment une bonne façon de mesurer l'impact de ces, de ces enseignements. C'est clair Donc, juste pour ne pas qu'il y ait des personnes qui se sentent perdues. « Oh, je... mais on parle de quoi On parlait tout à l'heure. » Ce n'est pas important de savoir ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ce qu'on dit maintenant. Le plus important, c'est de comprendre point par point, comprendre comment est-ce que notre cœur il fonctionne et comment se rapprocher d'Allah Azza wa Ça, c'est l'objectif, bien sûr, principal. Il dit ici… Kala al-Hassan al-Basri, Imam al-Hassan al-Basri, il dit «Mazala ahlul ilmi ya'uduna bitadakkuri ala tafakkur wa bitadakkuri ala attadakkur. » Alors ici, Imam Hassan al-Basri, l'un des grands savants de l'islam, nous mentionne un cycle, un cercle en fait entre le concept de tabakkur et tafakkur. Notez qu'en arabe, ici, il y a seulement une lettre qui fait la différence entre les deux mots tabakkur, avec le vel et ta fakkur avec le fa Ta dakkur c'est le rappel. Ta fakkur c'est la réflexion. Alors il dit, imam Hassan Basri, que les roulama, les savants, en permanence, ils ont leur rappel qui nourrit la réflexion. Et leur réflexion qui nourrit le, le rappel. La différence entre les deux, C'est que pour pouvoir réfléchir, la réflexion, c'est un instant de méditation. C'est clair On va méditer soit sur la création d'Allah Azzawajal, sur les signes d'Allah Azzawajal, sur la religion d'Allah Azzawajal, et ses messages, et ainsi de suite. Mais pour avoir la réflexion, il faudrait quoi Se rappeler d'Allah Azzawajal. Celui qui oublie Allah est-ce qu'il aura tendance à réfléchir, à méditer Non. Et lorsqu'on médite, Et on réfléchit, qu'est-ce que cela va nous causer De se rappeler d'Allah de encore, encore plus. C'est clair. Il dit ici, وَيُنَاطِقُونَ الْقُلُوبَ حَتَّى En ce faisant, ils ont fait exprimer, ils ont fait parler leur cœur. Le, le cœur, il va parler. يَنْتَقُوا الْقَالْبِ Le cœur, il va parler. Ça veut dire, le cœur va commencer à dire la vérité. Vous allez voir ici, tout à l'heure, que vous pensez ici, c'est au sens... Figurer de la chance, vous allez voir dans un moment que ce n'est pas au sens figuré, c'est au sens vrai. Ça veut dire la personne qui fait ce processus-là de réflexion, de méditation et de rappel d'Allah Azzawajal, c'est le cœur qui va parler, qui va dire la vérité. Le cœur, il va voir la vérité. Entre toi et entre Allah Azzawajal, il y a ton cœur qui te dit des, des vérités. On va le voir plus tard, Incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Wahtubira awahtu wahtira lahubina utafar uli kosuli hi ba'ada muhlatin watadaru chtai. Donc là on mention a dit tout à on va un petit detail the de difference betwe and a dikr or a dikra. Le dikr ou bien dhikra in the la language arabe it's a no. Le tadakkur, the name of station station, it's a verb, it's an action. The difference between two is quoi. Thikra ou bien dhikrale C'est le fait de se rappeler. Je, je suis dans le contraire de l'oubli. « Et t'es C'est l'action de se faire rappeler. Vous comprenez Soit par soi-même ou bien par autrui. « J'ai oublié de prendre mes clés. » J'ai oublié. « Il m'a rappelé de prendre les clés. » Son rappel à lui, c'est « t'adkir ». Si je me suis rappelé moi-même, ah, il ne faudrait pas oublier les clés. Ça c'est, dans les deux cas, c'est une action. Maintenant, le fait que je n'ai pas oublié les clés en fin de compte, ça c'est le vikra ou bien même le vikr. Le c'est clair. Donc, comme il nous dit ici, c'est comme la différence entre le mot ou al elle. C'est comme la différence entre la science, le ilm, et entre le ta'allum, allon, apprendre. La science. Donc, pour avoir la science, il faudrait apprendre la science. Pour avoir le rappel, se rappeler dans l'arzodel, il faudrait se rappeler. Je sais que c'est répétitif, c'est parce que ici c'est une question de traduction. On n'a pas un synonyme à 100% qui donc en français c'est le rappel pour les deux, ce qui crée un peu la, la confusion. Mais l'action ici c'est de prendre les mesures, de se rappeler dans l'arzodel pour nous, ne pas oublier l'arzodel, pour être dans un état de de rappel, pas un neta dans science est d'Allah subhanahu wa ta'ala et des vérités. Ba'da at alayhi wa li hadha kanat ayatu al-matluwa wal-mashhuda Li ayat d'Allah, que veut dire les ayats d'Allah Comment traduire ça les ayats d'Allah Li les? les versets. Donc quelqu'un nous dit les versets. Ça c'est une traduction partielle. Qu'est-ce qu'on avait aussi Les signes et les preuves très bien donc les ayats peuvent faire référence aux ayats les versets du Coran donc ça c'est la traduction ici serait les versets sauf que le sens le plus large du ayat, c'est quoi c'est soit les signes ou bien les, les preuves d'Allah azza wa jall ayats Allah azza wa nous a envoyé des preuves et ces preuves là sont de deux catégories il y a les preuves qui sont récitées al ayatul -matluwa. Ça, c'est l'épreuve de la révélation. Ce qu'Allah, Azzawajal, il a révélé à ses prophètes, ce qui nous concerne, nous, bien sûr, c'est le Coran, le dernier livre d'Allah, Azzawajal. Donc ça, quand on parle des ayats, dans ce sens, c'est les versets. Parce que ça, c'est des preuves d'Allah, Azzawajal. De un, de deux, c'est des signes miraculeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième catégorie de preuves, de ayats, de signes d'Allah, Azzawajal, c'est les preuves qui sont dans cet univers, dans la création. Comme quoi Qu'est-ce qu'il y a comme preuve dans cet univers? Les plantes, qu'est-ce qu'il y a aussi? Les Nous-mêmes, donc nous-mêmes, les épreuves d'Allah Azad, qu'est-ce qu'il y a? Rotation entre le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'eau les cieux, la terre, les animaux toutes les créatures c'est des signes d'Allah Azzawajal et c'est pour ça qu'elles se répètent beaucoup dans le Coran Al-Karim c'est très répété dans le Coran Al-Karim Allah Azzawajal nous parle des cieux, de la terre des plantes des arbres, des montagnes des animaux, tout ça que c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est des signes qui sont dans cet univers des signes qu'on peut voir incluant Une sous-catégorie de ayat que beaucoup de personnes ont tendance à ignorer, qui est très très importante. On va voir des exemples tout à l'heure, Inch'Allah Zodel. Les événements. Les événements, c'est des signes d'Allah Qu'est-ce qu'on veut dire par les événements Catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle. Donc ça, c'est un événement. C'est un signe d'Allah Zodel. Qu'est-ce qu'il y a aussi La vie et la mort. Donc ça, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on a aussi Donc, le cycle des civilisations, la montée et la descente, la disparition des civilisations. En somme, l'histoire de l'humanité depuis Adam a.s. jusqu'au jour dans lequel, lors duquel on est vivant, Tout ça c'est des signes d'Allah Azza wa On va voir plus tard inshallah pourquoi est-ce qu'il y a des personnes que malgré ça ils comprennent pas ces signes d'Allah Azza. Ils ne voient pas ces signes d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, mais c'est très important de savoir que l'histoire c'est un signe d'Allah Azza. Que ce soit l'histoire générale de l'humanité ou bien ma propre histoire à moi en tant que personne, ce qui m'arrive dans ma vie, ce qui m'arrive dans ma journée, dans ça il y a des signes d'Allah Subhanahu wa c'est clair, celui qui réfléchit va trouver des signes d'Allah même dans sa propre vie des événements de sa propre vie il y a des signes d'Allah je vois que c'est des signes pour qu'on apprenne nos leçons, des signes pour qu'Allah nous encourage, que lorsqu'on fait le bien, il y a le bien qui arrive il y a parfois des signes qui sont au contraire c'est un avertissement qui vient d'Allah et ainsi de suite mais tout ça c'est des ayats d'Allah donc revenons ici Allah Azza wa Jalla nous dit c'est dans surat Ghafir et nous avons Moussa le guide et nous Bani Israil le de Allah Azza wa Jalla il dit que les signes qui étaient dans le livre de Moïse alayhi salam c'est huda une guidée ainsi que zikra un rappel pour les personnes qui sont douées de, de raison Allah Azza wa Jalla il nous dit Écoutez bien ces ayats, très très intéressants. Il va nous faire le commentaire après dans le surat Qaf. Donc Allah Azza wa Jai nous parle des signes ici. N'ont-ils pas remarqué, n'ont-ils pas vu le ciel ainsi que la terre, les plantes Tout ça, Allah Azza wa Jai nous dirige vers... Certains de ces signes dans cet univers. Après ça, il dit subhanahu wa ta'ala tab une clarification. Euh, on avait fait une fois Manzilatul Basira. Ça vient de Al-Bassar. Al-Bassar, c'est le, le fait de pouvoir voir ici. Basar. Donc, si je suis capable de voir ce qu'il y a aux, aux, aux alentours de moi, je vois. Ici, est-ce que toute, est-ce qu'une personne qui a une bonne vue, personne qui a une bonne vue, ça c'est un principe très très important, personne qui a une bonne vue, donc tu pars chez le docteur, il va faire des tests et ainsi de suite, va te dire, tu as, mashallah, very sharp vision, tu n'as pas besoin de lunettes ni rien du tout. Tu as une très bonne vue. Il y a beaucoup de lumière autour de toi. Est-ce que tu vois tout ce qui est autour de toi Est-ce que tu vois tout ce que moi je vois Non. Est-ce que je vois tout ce que toi tu vois Non. Ça, ça nous arrive à chaque jour. N'est-ce pas Parfois, on perd quelque chose à l'intérieur de notre propre foyer. Et on cherche la chose. Et on la cherche. Et on la cherche. Alors qu'elle est juste devant nous. Mais, Zara al-Basar. Le Bassar ici, la vision, elle a raté, elle a loupé, elle ne voit pas. On connaît tous le fameux jeu qu'on donne beaucoup aux enfants, peut-être même aux adultes. On va leur donner deux images, deux photos qui se ressemblent, et on va dire, trouver la, la différence. Et il y a un petit détail ici qui fait la différence entre les deux. Il y a des personnes qui le trouvent, il y a des personnes qui ne le trouvent pas. Même si une fois qu'on va leur dire voilà la différence, ils ne vont, vont pas dire ah je ne peux, je peux, je peux pas voir, c'est trop, trop petit, ah, je n'ai pas remarqué. Différence ici, on peut voir mais on n'a pas remarqué. Donc ici, le fait de pouvoir remarquer quelque chose, voir quelque chose, mais pas seulement qu'elle est potentiellement visible, non, qu'on puisse la voir. Tabsiratan wa zikra likulli abd munib. Allah Azza wa nous dit Tabsira ici, pouvoir voir Vikra remarquez les trois éléments Vikra rappelle pour chaque serviteur abd qui est munib qui fait la inaba, qui retourne kan du förstå? Alla som är wa i den här satsen är med i den här satsen. Alla som är med i den här satsen är med Inaba, revenir vers Allah, Tabsira, pouvoir voir, ainsi que le zikra, le rappel, c'est parce qu'il dit ici, dès que le serviteur d'Allah, yunib, dès qu'il se tourne vers Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui arrive De un, son insouciance va partir, va disparaître, donc il ne va pas oublier Allah, il va se rappeler d'Allah, donc ça c'est al-zikra, et de deux, zel anhu L'incapacité de voir qui existait avant, elle va maintenant disparaître. C'est clair. On va donner un exemple. Imaginez que, dans la vie pleine de technologie, la vie urbaine dans laquelle, dans laquelle on vit aujourd'hui, on va nous couper Internet et l'électricité. Pendant un mois, pendant un mois. Pas d'Internet, pas d'électricité. Et de ce fait, pas de téléphone cellulaire, rien du tout. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir remarquer qu'ils ne remarquaient pas dans leur quotidien Le temps, très bien. Donc, oui, le sentiment, le concept du temps va relativement changer dans notre vie. Qu'est-ce qu'il y a aussi La famille. La famille. Ok, donc, il y a des gens qui vont plus connaître leur propre famille qu'avant. Qu donc, ils vont découvrir des choses sur leurs propres proches. Qu'est-ce qu'on a aussi Oui. Les étoiles. Les étoiles. Barakallahu fikr. Très, très, très bon exemple. Combien de personnes ici On regardait les étoiles hier. Une, deux, donc, à peine deux, trois personnes dans toute, toute cette salle. Pensez-vous que s'il si n'y aura pas d'Internet et d'électricité pendant un certain temps, qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont regarder les étoiles Pro Probablement, je pense que oui. Personnellement, Allah wa'ala. La nuit, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a, a rien d'intéressant à voir. Les gens vont vouloir regarder vers le ciel et ils vont commencer à remarquer des choses qu'avant ça, ils ne remarquaient pas alors que c'est ici, devant nous. comprenez Donc, ça c'est un peu l'exemple de l'inab. Lorsque le cœur il se dirige vers quelque chose, il prend quelque chose comme cible, comme sujet d'intérêt. De un, l'oubli va disparaître il va se dissiper et de deux, il va pouvoir voir des choses, remarquer des choses qu'il ne remarquait pas avant cela. طيب، il dit « Ça c'est une autre ou bien deux autres ayats de sourate Qaf Donc les versets, le groupe de versets qu'on a juste mentionné juste avant c'était sourate Qaf Et ce groupe de versets c'est exactement la même chose Donc vous pouvez revenir incha'Allah azzawajal chez vous pour, à la maison pour réciter sourate Qaf C'est pas une sourate très très longue Et vous allez trouver ces versets qu'on est en train de mentionner Dans ce deuxième groupe de versets, ces deux versets qu'on vient de mentionner Allah azzawajal nous mentionne des signes, de fa... des signes qui sont différents c'est des signes de l'histoire ici des civilisations qui ont disparu des civilisations qui existaient avant qui étaient très puissantes et qui ont disparu c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure que l'histoire fait partie des preuves des signes d'Allah Azzawad il dit subhanahu wa ta'ala que certainement dans cela il y a il y a un rappel Mais pour qui Est-ce que le rappel c'est pour tout le monde Non. Alors remarquez bien ce que le Coran il nous dit. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Que dans cela, il y a un rappel pour celui qui a un cœur ou celui qui prête écoute avec attention wa huwa shahid. Il est présent. Celui qui n'a pas de cœur, on va mentionner c'est qui Dans un moment. Quelqu'un va penser à quelqu'un qui n'a pas de cœur, ça veut dire on lui a enlevé son cœur, il marche son cœur. Ce n'est pas, pas, pas ça le sens. <rire> Combien de fois est-ce que ça nous arrive encore une fois que quelqu'un nous parle, est en train de nous dire des choses, mais on a d'autres choses, d'autres soucis dans notre tête à ce moment-là qu'on est tellement occupé ou préoccupé par autre chose que la personne est en train de nous mentionner des informations importantes mais on n'est pas présent. On dit oui. La personne pense qu'on est en train d'écouter, de prêter écoute, mais dans les faits, on a seulement pris et filtré une partie des, des informations parce que on écoute mais sans être complètement présent. Donc on ne va pas bénéficier pleinement de cette information de ce qu'on est en train d'écouter. Typ. Et ce nous dit c'est l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. » Et de ce fait Les gens sont de trois types. Encore une fois, ici, la psychologie humaine, très, très importante à se comprendre, se connaître en tant qu'être humain. Pour, de un, savoir quoi faire avec nous-mêmes, comment se comporter avec nous-mêmes, comment régler nos, nos propres problèmes. Un frère, l'autre fois, il a demandé une question, il a dit, euh, euh, ça, ça serait bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, dans notre communauté, des gens qui seraient des, des coachs, pour la religion, ça veut dire des personnes qui vont te faire le coaching dans ton hymen, si tu as des problèmes dans ta foi et ainsi de suite. Okay? Je ne dis pas que je suis complètement contre ou pour l'idée, donc ça c'est un sujet à étudier. Par contre, il y a un point ici très, très, très intéressant, c'est que la religion, la foi, le hymen, l'essence et la source de la foi, elle débute du cœur, à l'intérieur de de toi-même, c'est pas le business c'est pas, donc un coach est là pour t'aider à faire un business plan pour faire un projet des trucs très tangibles mais un coach ne peut pas comprendre ce qu'il y a au fond de de moi-même, ne peut pas connaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon âme de mon cœur, donc c'est très important lorsqu'on parle de foi, de savoir comment devenir son propre coach dans un certain sens, vous comprenez, c'est parce que c'est « balil ala nafsihi basira alqa » Se connaître pour savoir, de un, comment se comporter avec soi-même, comment parfois donner la mâciha à soi-même, le rappel à notre propre personne, et de deux aussi, pour que lorsqu'on fait affaire avec d'autres êtres humains, soit ceux qui cherchent la guider ou bien ceux qui s'opposent à l'idée, comprendre c'est quoi un être humain et comprendre une partie de la complexité. On ne peut pas connaître toute la complexité humaine, mais comprendre une partie majeur de la complexité de la nature humaine pour ne pas encore une fois tomber dans des, des conclusions hâtives du genre « Ah, ceux qui ne suivent pas l'islam, ceux qui ne sont pas musulmans, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. S'ils connaissaient l'islam, ils vont tous entrer dans l'islam. Okay? » Donc ça, c'est le genre de, de principe très, très hâtif qui ne fait pas de sens, qui ne fait pas de... De sens, parce que ça ne va pas avec la nature humaine de deux, et c'est parce que ce n'est pas la vérité de ce que Allah nous dit dans le Coran. Parce qu'il y a des gens qui ont connu l'islam plus que personne ici, plus que tout le monde ici, et qui n'ont pas accepté l'islam. Y a-t-il quelqu'un de mieux placé que quelqu'un qui a appris l'islam directement du prophète Est-ce qu'il y a quelqu'un de mieux placé pour accepter l'islam, en théorie Non. Mais n'est-ce pas qu'il y a des gens qui étaient parmi les ennemis de l'islam, mais qui étaient des proches de la famille du prophète, a. et qui vivaient avec lui avant l'islam et après l'islam, et qui le voyaient à chaque jour, et qui l'a utilisé tous les arguments, toutes les méthodes possibles pour leur faire passer le message de l'islam, et qui n'ont pas accepté l'islam donc l'islam ici c'est pas comme certaines personnes le réduisent à de façon très très simple que c'est il faudrait juste convaincre la personne convaincre l'autre personne une fois qu'elle va être convaincue elle va accepter l'islam vous comprenez ça veut dire tu es en train de dire ici que le prophète sallallahu alaihi wasallam que tu es en train tu le dis pas bien sûr mais tes paroles impliquent que c'est comme si le prophète sallallahu wa sallam, n'a pas su convaincre Abu Jahm, n'a pas su convaincre Abu Lahab, il n'a pas trouvé les bons arguments, vous comprenez? Doesn't make sense. Alors pour revenir ici, inchallah azoudana 5 minutes après ça on va s'arrêter pour salat al-Maghrib. Il dit ici: thalatha". Il y a trois types de personnes, trois types d'êtres humains. "Rajulun qalbuhu mayyitun", c'est-à-dire celui qui n'a pas de cœur. "Fa hadha Alaykum wa rahmatullah. Type numéro 1, des personnes qui ont un cœur qui est mort. Celui qui a un cœur, il bénéficie du, du rappel, des preuves d'Allah Azza wa Celui qui n'a pas de cœur, ça veut dire celui qui a un cœur qui est mort. C'est quoi le cœur qui est mort C'est un cœur qui est sans âme. Un cœur physiquement qui existe et qui marche, on respire et on marche et on saute et on, on court et ainsi de suite. Mais le cœur en tant que tel n'a pas de sentiment, n'a pas n'a pas d'âme ce type de cœur tant qu'il est mort est-ce qu'il y a une preuve qui peut lui faire quelque chose Alors, le cœur de Abu Jahl cœur de Abu Lahab cœur de Fir'aoul, et ainsi de suite c'est un cœur qui est mort même s'il voit les signes d'Allah même s'il voit des miracles Inna allazina haqqa ta'alayhim kalimatu rabbika la yu'minun. Walau yara'u kulla ayatin hatta, walau, walau ja kullu ayatin hatta yara'u l'adhab al-ali. Même si Allah Azza wa Jalla leur envoie tous les miracles, il y a des gens qui ne vont pas croire avant de voir la punition majeure qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire sous la contrainte et sous la, la menace qu'ils vont croire. Si Allah Azza wa Jal leur envoie un tremblement de terre, quelque chose de dimanche, c'est là qu'ils vont croire juste pour qu'Allah Azza wa Jal les sauve, c'est tout. Et si Allah Azza wa Jal les fait retourner, ou leur anhu, il va oublier Allah Azza wa Jal encore, encore une fois. Donc ça c'est le cœur qui est mort. Un cœur qui est mort, c'est pas une question de... On va lui faire la bonne da'wah, je vais bien le convaincre, je vais bien lui présenter et il va dire la ilaha illallah muhammadun rasoulullah sallallahu alayhi wa C'est un cœur qui est mort. Comprenez On fait passer le message d'Allah Azzawajal, mais si Allah, il veut, il le guide. Si Allah Azzawajal sait que la personne ne mérite pas la guider, qu'elle ne sera pas guidée, elle ne va pas être guidée. Ce n'est pas moi qui peux guider la personne. Numéro 2. Deux. Deuxième personne, c'est quelqu'un qui a un cœur vivant et qui est prêt à accepter la vérité beneficerer bénéficier des signes d'Allah grund av, liksom, han är inte med i de ögonblick som han är med i. Det är inte det som händer. Det är inte det som händer. Det är inte det écouter les signes d'Allah Azzaud. Soit parce que les signes d'Allah Azzaud ne sont pas arrivés chez elle, il n'y a personne qui lui a fait passer le message, ou bien parce que la personne actuellement, elle est occupée par autre chose. Elle a d'autres préoccupations. Et cela nous montre deux choses. Ou bien une chose ici pour pour pointer sur un, un point principal. Après ça, on va laisser l'autre pour après Allah Zodj. Il y a, on va donner un exemple. Il y a des gens qui craignent Charles Zodj, des gens qui sont pieux, mais que à un certain moment, à un temps t de la journée, un rappel ne va pas lui être Bénéfique, tu vas lui faire un rappel, ça ne va pas vraiment changer son comportement. Est-ce que c'est parce que la personne n'a pas un cœur qui est vivant Non, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, un cœur qui aime Allah Azza wa jal. Mais c'est le moment qui n'est pas le moment propice, parce que le cœur est, est occupé par autre chose. Vous comprenez Et de ce fait, ça ne fait pas partie aussi de la hikma, de la sagesse, de venir alors qu'on a d'autres options et de sauter sur la personne au mauvais moment pour essayer de lui faire un rappel. On va le voir tout à l'heure, on va mentionner un exemple. Mais il y a des gens, un groupe bien spécifique, on va en parler plus tard, Inshallah, qui font beaucoup cette erreur. Alors, si, si, si moi je connais qu'il y a quelqu'un que je ne sais que du bien de cette personne, une personne que je pense qu'elle craint, Allah, qui fait le bien, et ainsi de suite, et il fait sa salat, et il fait sa sadaqa et son jeûne, et qu'à un moment T de sa journée... Il est occupé par quelque chose d'important dans sa vie. Fait du commerce pour vivre, je sais pas. Est-ce que moi je vais lui casser comment on dit, son mood et venir avec un rappel sur la mort Quelqu'un m'invite pour une fête de mariage. Il va me dire, est-ce que tu pourrais faire un, un mot, petit petit mot comme ça aux invités qui sont présents. Moi, je prends le micro et je vais commencer à leur parler de la mort et de la tombe. Et que Allah Azza wa dit « Attention, nos familles, nos épouses, nos enfants, c'est une fitna pour nous, c'est une épreuve pour nous. Ça peut se retourner contre nous, comprenez » Est-ce que c'est le bon moment Non, ce n'est pas parce que la personne elle est mauvaise ou bien je doute de son intégrité, de la bonté de son cœur qu'il aime Allah Azza wa Jalil et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est parce que c'est un moment lors duquel le cœur est occupé par autre chose et c'est licite. Allah Azzawajal lui a permis d'être occupé par autre chose dans ce moment. Comme il dit le prophète Sarasim وَلَاكِنْسَا عَتَنْوَا وَسَاعَ Comprenez On ne peut pas toujours être dans un mode dans lequel on est comme on dit fully aware mobilisé à 100% pour la l'akhirah. Ça, ce n'est pas, pas humain. Peut-être que c'est pour les prophètes comme il dit allahi sallallahu alayhi wa sallam mais ولا ينام قلبي comme même lors de son sommeil son cœur ne dort, ne dort pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais pour autre que les prophètes c'est pas de notre, de notre nature. troisièmement, avant al al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 prêter sa pleine attention, ça, c'est la, la personne qui va pleinement bénéficier des signes d'Allah, subhanahu wa ta. C'est clair. Donc, c'est comme on dit, même lorsqu'on fait le dhikr d'Allah, en passant le multitâche, multitasking, ça, c'est pour des choses futiles de la vie. C'est pour, euh, je ne sais pas moi, couper des oignons et parler avec quelqu'un au téléphone en même temps. Ce n'est pas pour le dhikr. Donc, Faire le dhikr d'Allah azzawajal et envoyer des messages textes à quelqu'un et je ne sais pas faire tout ça en même temps on, on peut le faire parfois par question ici de, de, de réduire le mal si je sais que j'ai quelque chose de très très important je ne peux pas rater ça après la salat c'est Comme je dois me lever et partir et en même temps sur mon chemin je vais faire le dhikr même si je ne suis pas pleinement concentré oui pas de problème ici pour avoir au moins un, un peu de hâte de la récompense mais pour pleinement bénéficier du dhikr j'ai besoin dans ma vie de certains moments dans lesquels je fais le dhikr d'Allah Azza et je suis pleinement dédié à Allah Subhanahu wa Ta'ala c'est comme cela que je vais bénéficier de du rappel et des signes d'Allah Subhanahu wa Ta'ala wallahu ta'ala a'la wa a'lam toujours avec adh-dhikra le rappel Et il nous dit si donc là encore une fois on rentre dans les structures dans le 1 puis après ça 1.1 c'est pas important de retenir tout ça lorsque vous allez sortir le plus important c'est de retenir les concepts et, les, et le contenu donc il nous dit ici pour avoir at-tadhakkur pour être en état de rappel d'Allah azza wa jalla Il est nécessaire d'avoir trois fondements. Quels sont ces trois fondements Première chose ici, « al-intifa'u bil'idah ». De pouvoir tirer profit de « al-idah ». Encore une fois, ici, on a un problème avec la traduction. Parce que si on essaie de traduire, on va finir avec le même mot pour la troisième fois. « al-idah », ça va être le rappel. Donc, on va à chaque fois traduire tout comme étant le rappel. Mais dans la langue arabe, « al-idah », c'est l'exhortation c'est lorsque quelqu'un te fait un un rappel imaginez le rappel le plus simple qu'on va donner c'est un khatib sur le minbar le vendredi en train de faire la du mois. oh vous les musulmans craignez Allah rappelez-vous d'Allah n'oubliez pas Allah subhanahu wa ta'ala n'oubliez pas de faire votre salat n'oubliez pas de payer votre zakat Avez-vous fait votre hadj Si c'est obligatoire, n'oubliez pas de faire le hadj. Ramadan s'approche. Il faut se préparer pour Ramadan. C'est peut-être votre dernier Ramadan. C'est ce qu'on appelle ici, quoi Al-Iza, Maw'idah. C'est une exhortation. C'est quelqu'un qui te fait un, un rappel. Donc, première condition ici, c'est de bénéficier du rappel. Attention ici. Imam Ibn al-Qaim, il a pris pour acquis quand le rappel. Mais il faudrait en bénéficier. Le problème aujourd'hui c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'on entend très peu de rappels. Et là, c'est la gravité de la chose. Croyez moi, il n'y a pas de islam, il n'y a, a, a pas de foi. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de islam pour celui qui n'écoute pas le rappel de façon, de façon fréquente que ce soit le rappel qui nous vient encore une fois à travers de quelqu'un qui nous fait le rappel ou bien le minimum c'est d'avoir accès au rappel directement nous-mêmes en lisant le livre d'Allah Azza wa le Coran, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa si j'ai à chaque jour ma partie du de Coran, des hadiths, j'étudie ma religion j'ai toujours le, le rappel mais si je suis isolé des paroles écoutez bien le mot ici si je suis isolé, éloigné des paroles de la religion, ma foi va se dissiper. Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit sur celui qui rate la Jumu'ah trois fois de suite Qu'est-ce qui arrive Son cœur sera scellé. Celui qui rate trois Jumu'ah consécutives, ça veut dire qu'il n'a pas d'excuse, mais il rate trois Jumu'ah de suite, son cœur sera scellé. Pourquoi Parce que le but de la Jumu'ah, c'est quoi C'est le rappel. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa nous a enlevé Salat al-Dhuf le vendredi Il a enlevé Salat al-Dhuf à la place de nous donner une autre Salat de quatre rak'a, Il a donné deux rak'a mais il a mis deux autres rak'a Pourquoi Pour l'exhortation, pour la khutbah. La khutbah, c'est pour le rappel. Un bon musulman... Un bon musulman, ça veut dire un musulman normal. Ce n'est pas un bon musulman, ça veut dire top, là. Un musulman normal, qui crée Allah Azza wa pour un homme. Ici, si on parle de la Jumu'a, ah, c'est un musulman, pas seulement qui est là pour la Jumu'a, ah, qui prie Salatul Jumu'a, ah, mais qui normalement ne rate pas les deux khobbas de Jumu'a. Ah. Il est là depuis le début. Si ça arrive, c'est une grande exception dans sa vie. Pourquoi Encore une fois, parce que la khobba, c'est pour le, le rappel. Si vous n'êtes pas complètement convaincu de ça, on va vous donner un exemple. Imaginez cinq, disons quatre personnes. On va donner quelque chose de la réalité. ok Et Essayez d'imaginer avec moi ce scénario. On va faire une expérience fictive. On va prendre quatre personnes. Ces quatre personnes-là, on va dire à chacun, on va dire au premier, « Est-ce que tu aimes Fox News ?» On va dire non. On va lui dire, « On va te payer, tu vas être payé. » pour passer trois ans de ta vie à chaque jour collé devant Fox News. Deuxième, on va lui dire « Est-ce que tu aimes Al Jazeera ?» On va dire « Non ». La même chose. Trois ans de ta vie à être collé devant l'écran et à écouter Al Jazeera. Troisième, on va lui donner RT, « Russia Today », les Russes. Et le quatrième, autre chose. Donc on va faire quatre, cinq personnes comme ça. Au début, ils disent « Non, je n'aime pas. » Et pendant trois ans, collé à écouter les paroles. Selon vous, à la fin des trois années, est-ce que les croyances, les perceptions, les convictions politiques des trois personnes ou des quatre personnes vont changer ou non hum Oui. Malgré toi, ça va changer. Parce que tellement tu entends le discours. Un discours, le discours tellement il est répété, il va avoir une réflexion sur ta réalité. On a déjà cité ça autrefois, c'est une étude très très intéressante, faite je pense en Colombie-Britannique, étude universitaire, qui a prouvé que le simple fait d'être exposé aux fameux « fake news », ça nous influence, même de façon inconsciente. Même si quelqu'un dit « moi j'y crois pas, mais je vais quand même écouter ou lire » ça va influencer nos perceptions et nos, et nos croyances. Donc, le discours qu'on entend, il est très important. Le discours le plus présent dans ta vie il va t'influencer. Celui qui, dans sa vie, n'a pas de discours de Coran qui est présent, n'a pas de discours de hadith du prophète, les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa Il ne vit pas avec les Sahaba, avec les compagnons, avec le prophète, sallallahu alayhi wa Il n'a pas de rappel croyez-moi, sa foi, elle va se dissiper. Celui qui souffre de la faiblesse de foi, celui qui souffre de doutes sur sa religion et son... La solution est très simple. Si tu es sincère, si tu cherches la vérité, bien sûr. La solution, ce n'est pas d'aller chercher, faire des, de, des comparaisons et des débats tellement futiles et tellement compliqués. Le simple fait d'exposer ton cœur au livre d'Allah Azzawajal, fréquemment de t'efforcer à exposer ton cœur aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lire très fréquemment des hadiths écouter des hadiths comme si tu vivais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le travail va se faire par soi-même vous comprenez donc ici écouter al-idha écouter l'exhortation les paroles qui nous rappellent Allah azza wa jall mais encore plus ici il dit l'imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala al-intifa'u bil-idha bénéficier de ce rappel qu'on entend des paroles de rappel de l'maw'idah, de l'exhortation ça c'est le premier la première fondation et c'est quoi l'maw'idah ici, il nous dit ici c'est l'mruwannahi c'est quoi l'maw'idah, c'est quoi la c'est quoi le rappel, les paroles de rappel l'exhortation, c'est deux choses amruwannahi les ordres de faire et les ordres de ne pas faire Fais et ne fais pas Fais la salat obéis à tes parents mais ne dis pas des mensonges ne vole pas l'argent des autres donc ça c'est deux ici deux exemples de Amr et de Nahi dans la religion d'Allah l'Allah mais le simple fait de dire fais et ne fais pas ce que ça en tant que tel ça va toujours avoir un impact fais la salat Sors dehors, va dire à des personnes que tu connais, à ton entourage, à tes enfants, à tes proches, « Fais la salette !»« Fais la salette !»« Fais la salette !» Il y a des personnes vont dire « Ah, c'est vrai, j'ai oublié la salette !» Il y a des personnes ils ne vont pas faire la salette. Et pour les personnes qui ne faisaient pas la salette avant et qui ne font pas la salette habituellement, probablement que la plupart ne vont pas faire la salette si tu leur dis « Fais la salette !» Alors tu as besoin ici d'une dimension qui est émotionnelle. Dimension émotionnelle, c'est deux choses. Tarhib ou tarhib, c'est de faire, c'est d'attirer la personne tarhib que ça la tente de faire la salade, c'est de mentionner ce qui est intéressant dans la salade, intéressant soit dans la vie du bas monde ou bien dans l'au-delà. Si tu fais la salade, Allah il va pardonner tes péchés. Si tu fais la salade, Allah Azza wa Jalla il va te préparer le paradis. Si tu te réveilles pour salade, tu le fais Voilà ce que Allah Azza wa Jalla il va te donner comme récompense. Est-ce que là, est-ce que, est que l'effet ici va devenir plus puissant Oui, parce qu'il y, y a une raison d'être. Et avec certaines personnes, ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce qui va fonctionner C'est le contraire. At tarhib l'avertissement qui fait peur, la menace, les conséquences. Si tu ne fais pas la salat, tu sais qu'est-ce qu'Allah a zaudé, il prépare comme punition Pour ceux qui n'ont pas fait la salat, pour ceux qui ne font pas la salat, qu'est-ce que le prophète s'il dit Qu'est-ce que le il dit comprenez Donc, c'est ce qu'on appelle tarrib wa tarrib. C'est ça l'exhortation. L'exhortation, ce n'est pas le simple fait de dire en passant dans la religion, dans l'A'a Zawadil, ce qu'il faudrait faire, c'est telle et telle et telle et telle chose et ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est telle et telle et telle chose. Parce que ce n'est pas, pas comme ça que le Qur'an il présente. On va voir dans un instant, inshallah le contraire. L'erreur à ne pas faire, très très important. Vous allez voir dans un petit instant, Inch'Allah, Azzawajal. Donc ici, important de faire l'exhortation. Avec tarhib et avec tarhib. Dans le Coran, c'est toujours comme ça. Allah, Azzawajal, nous dit « Tel hududullah » Donc Allah, Azzawajal, il, il, il nous explique par exemple l'héritage, telle, telle, telle, telle, telle chose. Le mariage, telle, telle, telle, telle, telle chose. Les, euh, euh, par exemple, la, la dette, le prêt. Ya you alladhina amanu idha tadayantum bidaynin atqassalu tayamaniach donc ça c'est les règles à faire, et ne pas faire. Mais Allah Azza wa Jalla dit pas seulement voilà ce qui est à faire voilà ce tilka hududullah ça c'est les limites d'Allah Azza wa Jalla et qui يتعدى حدود الله fiha celui qui dépasse les limites d'Allah Allah Azza wa Jalla il va le faire entrer dans Ou bien Allah Azza wa Jalla dit le contraire. Allah leur a préparé des jardins, du paradis. Donc ça c'est pour soit nous attirer vers le bien ou bien nous repousser du mal et de la désobéissance. Vous comprenez ici l'importance ici de cette dimension de tarhib ou tarhib tout en mentionnant ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. وَالْعِضَتُ بِالْمَشْهُودِ Al-intifa'u bima yarahu wa al-alam min mawaqi' al-'ibar al-qadar. Donc ici comme on a la mensel l'exhortation la 'idha ici c'est soit ce qu'on entend ces des paroles ou bien ce qu'on voit. Lorsqu'on voit ici c'est pas le cher qui nous fait un rappel, c'est nous qui faisons un rappel à nous-mêmes en voyant des choses. C'est les événements de la vie, c'est le qadar d'Allah azza wa jalla. Le Qadar, j'espère qu'un jour on aura la chance de faire un séminaire. On l'a fait, ça fait, je pense, 12 ans ou 13 ans. C'était un séminaire sur le Qadar. Un jour, si on pourra le faire, encore une fois, le Qadar, le pilier, ce, ce pilier, le pilier de la foi, c'est incroyable. Une fois qu'on comprend le Qadar, comment c'est présenté dans le livre d'Allah, le sunnat du prophète, wa sallam, ça t'ouvre des milliers d'horizons dans ta vie. Tu vas voir la vie de façon complètement différente. Alors le qadr, dans le qadr d'Allah Jalla, dans le destin, il y a des leçons, il y a des rappels, il y a des choses. Dans... Et dans le qadr d'Allah Azzawajal, ça rentre, comme on a mentionné, les événements. Soit les événements de notre présent ou les événements du passé, l'histoire. Tous les historiens vont vous dire la même chose. Qu'est-ce que les historiens vont vous dire Vont, les, les historiens vont avoir des divergences sur, sur des événements, qui a fait telle chose, qui a gagné, qui a perdu, c'était la faute à qui. Donc ça, ils vont avoir des divergences. Quelqu'un va être influencé par ses origines, par sa nationalité, par ses croyances. Mais qu'est-ce qu'ils vont s'entendre Que c'est les mêmes modèles qui se répètent, que ce soit les erreurs ou bien les bons coups comme on le dit. C'est pour ça que toujours dans les cours d'histoire, les livres d'histoire, on va essayer de tirer des leçons. Pourquoi une leçon? Quelqu'un va dire ça, c'est un événement qui est mort, c'est fini ça. C'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qui prouve que ça va se répéter? C'est parce que la vie c'est une suite de modèles d'événements qui sont semblables. Tilkal ayam unudawiluha bayna anna ce qui change c'est l'environnement, les personnalités, le décor. Mais l'histoire en tant que telle, le fond de l'histoire va toujours être le même. C'est pour ça que Allah il a réservé un tiers du Coran à des des histoires c'est Al-Qassas. environ un tiers les ulémas d'Is pourquoi c'est parce que dans les... c'est pas pour lire des histoires parce que c'est divertissant comprenez c'est parce qu'il y a des, des leçons à l'intérieur donc ici il dit par la suite några skriva onctav intervjuet påverkande vi. catheterna F 참riva i om med sind puppy. Alla skrivi med sitt tankar 없는 tid. Honrollar sig fort. Det var 진짜�utt in denomstenst 네가расingам. Låt till leva. Då var Jettenspott. somst. אש Pla Hamyldomsummer och ansvar. SANF. utarieskapta kompromitt. utomst,upport. Danstenning dis applicable. Ant команд Frauen sjакron predsett al ibrah c'est de pouvoir bénéficier ici de al-ibra. Al-ibra c'est les leçons. Ici c'est différent. La première, c'était l'exhortation. Quelqu'un nous dit quelque chose, c'est des, des paroles. Dans le deuxième cas, c'est al-ibra. Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon Et les leçons qui vont nous servir à illuminer notre chemin. Istibsar à mieux voir. Et qu'est-ce qu'il dit ici quelque chose de très très important Il dit Fahuwa ziyadatul basirati amma karet alayhi fi ziyadati tafakkur bi kouwati listihda. Rappelez-vous du, du euh, cycle ou bien du cerch qu'on a mentionné au début. C'était quoi les deux éléments ici? Le rappel est la réflexion. Tafakkur est tadakkur. Donc tadakkur c'est le rappel. Mais le rappel il nourrit quoi? La réflexion, la méditation. La méditation, la réflexion va aussi nourrir elle-même le Le rappel. À l'étape de la réflexion, à l'étape de la réflexion, tu es en train de faire un travail. La raison, elle travaille, elle fonctionne. Est-ce que tu vis dans des vérités absolues lors de la réflexion Est-ce que tout ce que tu as en tête, c'est des vérités Non. Donc, la réflexion va toujours réfléchir. On va dire, peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça. Est-ce que c'est à cause de ça Après ça, on va arriver à des conclusions. Les conclusions, c'est Les leçons. Alors, ces leçons-là, si on arrive à les mettre de côté, à les mettre au centre, à mettre l'emphase sur ces leçons, comme il nous dit ici, ces leçons-là, elles restent bien ancrées dans notre tête. Si on parle encore une fois des leçons d'histoire, des leçons il y a une grande différence entre quelqu'un qui va lire partie de l'histoire, on va dire hmm, « intéressant !» La leçon à tirer de cette histoire, « Eh bien, c'est elle et elle et telle. Et Je vais l'écrire dans le livre et je vais vendre ce livre. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la conclusion de ta réflexion. Mais pour que tu puisses être en état de rappel, il faut passer à autre chose. Il faudrait que cette leçon-là, elle soit toujours présent, présente dans ma vie afin que je ne fasse pas des erreurs qui soient contraires à cette, à cette leçon. Combien de personnes tirent des leçons mais qu'après, ça ne pas les, les impliquer dans leur prise de décision Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Fakullama qawya shu'uru bil mahbubi, ijtadda safarul qalbi ilay. Le plus il nous dit, ça c'est un principe aussi intéressant, le plus que le cœur, il ressent quelque chose, il aime quelque chose, le plus qu'il va se, rapprer, se rapprocher de cette chose, et le plus que cette chose-là va être présente dans sa, dans sa réalité. On va donner un exemple que les ulama, ils ont cité. On sait tous que l'un des meilleurs dons qu'une personne pourrait avoir dans cette vie, c'est de voir le prophète. Comment voir le prophète? Dans? dans un rêve, n'est-ce pas Il dit le prophète, celui qui me voit lors de son rêve, alors il n'a vraiment vu. Parce que le shaitan ne peut pas prendre forme de, du prophète. Si je vois mon arrière-grand-père dans le rêve, peut-être c'est lui, peut-être c'est le shaitan. Et si je vois le prophète sallallahu alayhi wasallam, c'est le prophète sallallahu alayhi wasallam avec sa description qui est mentionnée comme il est connu, alors c'est lui, ça peut pas être le shaytan. C'est clair. Les ulémas, certains ulémas, ils ont dit qui va voir le prophète sallallahu alayhi wasallam Qui c'est qui la personne à qui Allah azza va accorder ce privilège C'est la personne qui est tellement attachée au prophète sallallahu alayhi wasallam dans sa vie que ce soit dans sa connaissance du prophète sallallahu alayhi wasallam, dans son application de sa sunnah tellement le cœur il est proche du prophète qu'Allah Azzawdi va lui accorder ce don-là de pouvoir le voir dans son rêve c'est clair pourquoi parce que le cœur est tellement attaché donc lorsque le cœur est tellement attaché à quelque chose à un certain point il va être tellement conscient de cette chose en permanence troisième point ici donc rappelez-vous qu'on est en train de voir ici brièvement les trois fondements du rappel, pour avoir le rappel qui pourrait nous rappeler le premier, c'était quoi? Bénéficier de l'exhortation, de la maw'idah, des paroles qui nous rappellent, donc du, du discours qui nous rappelle Allah Azza wa Jal. Bénéficier de ce discours. Donc, Avant tout, comme on a dit, c'est avoir ce discours, avoir accès à ce discours. Une halaqa, quand on fait une halaqa comme ça, avoir une halaqa, ce n'est pas un luxe dans la vie, c'est clair. C'est une nécessité de la vie. Pas cette halaqa nécessairement, mais des halaqas, des rappels dans sa vie. Celui qui ne vient pas à cette halaqa, mais qui va vient, qui vient à d'autres halaqas pour pouvoir bénéficier C'est correct Mais celui qui ne va pas, vient pas à cette halaq Tu peux pas garder ton iman C'est impossible C'est un semblant de iman C'est une illusion que tu pourrais avoir Taïb, c'est quoi le deuxième point Tu te rappelles C'est quoi Tu te rapproches Stihdar ici Al-ibra La leçon rappelez-vous de la leçon c'est lorsque la leçon elle est pleinement présente les leçons qu'on tire de notre vie des signes d'Allah Azza wa qu'elles soient pleinement présentes donc lorsque la leçon est pleinement présente ça nous aide aussi à bénéficier de ou eh bien à être en état de rappel troisième et dernier al bi fikra c'est maintenant de tirer de prendre le fruit de la réflexion. La réflexion, elle a un fruit. C'est quoi le fruit de la réflexion L'application. Donc, le fruit final de la réflexion, c'est al-amal, C'est de passer à, à l'action. Si je fais une réflexion, on sait tous encore, on va prendre une petite pause à l'extérieur du domaine de la religion et de la foi, mais On connaît tous l'exemple typique de certaines personnes qui ont une idée dans la vie, un projet, un projet de commerce. Et la personne, elle a beaucoup d'horizons, elle voit très large. Je veux devenir millionnaire et je veux faire telle chose, j'ai beaucoup d'idées. Elle va prendre un crayon, un papier, il va écrire une vision, Il va bâtir tout un projet comme ça, fictif. Donc là, c'est toute une réflexion. Mais en fin de compte, la personne ne veut pas travailler, elle est paresseuse. Elle ne veut pas poser d'action. Tout ce qu'elle fait, c'est des plans. Est-ce qu'elle va vraiment bénéficier Est-ce qu'elle a pris les fruits Le fruit final d'un grand projet de commerce, tu veux devenir millionnaire, c'est d'avoir les millions, n'est-ce pas Ça, ça c'est le fruit final, c'est d'avoir cet argent en fin de compte. Donc, si moi, je suis paresseux, je ne vais pas passer à l'application, je fais des plans et je vais les mettre dans une place de rangement chez moi J'ai pas tiré profit de la réflexion Donc ici c'est Samara la, la, la, Le fruit de la, de la réflexion Et même Ibn al-Qayyim Il nous montre deux choses intéressantes ici Il nous dit qu'il y a Le premier fruit Intermédiaire de la réflexion C'est quoi Très intéressant ici Il nous dit c'est C'est le repos de la raison Je vais lire ces paroles Après ça on va aller. Z'expliquer t'explique Allah subhanahu wa ta'ala on va donner un exemple quelqu'un quelqu un fait une, une recherche de maîtrise une thèse de maîtrise une recherche de doctorat on va t'assigner un une problématique bien précise, un sujet bien précis. Pourquoi tu fais ta recherche initialement Initialement, la personne qui fait sa recherche, c'est de pouvoir réussir pour avoir son diplôme, pour qu'on dise PhD, docteur. Ça, c'est le but initial. Mais avec le temps, il y a un autre but qui va se développer. C'est quoi C'est la curiosité intellectuelle. Et une fois que je vais terminer ma recherche, que je vais arriver à des conclusions, je vais être très heureux par ce que je viens de Découvrir parce que c'était le fruit d'une longue réflexion, de beaucoup de recherches. Même s'il n'y a personne qui va lire ma recherche après, qui va la transformer en une, euh, je sais pas moi, une recherche, un produit, autre chose, une solution pratique dans la vie humaine. Mais juste le simple fait que je suis arrivé à une conclusion, ça, ça déjà c'est un, un plaisir, c'est un fruit. Je me sens épanoui par quelque chose, par une réalisation. Alors Imam Ibn al-Qayyim il te dit, le fait de pouvoir se reposer ici après la réflexion déjà c'est c'est un grand fruit pourquoi est-ce qu'il parle de ça parce que si on parle de la religion d'Allah la réflexion elle nous aide à avoir plus de imam en Allah, en Allah la réflexion elle nous aide à résoudre plusieurs énigmes de cette vie de pouvoir fermer plusieurs plusieurs portes pensez à un moment Pensez un moment, si Allah Azza Jal n'a pas donné à moi et à vous, à l'un de vous, comme ça, entre vous et entre Allah Azza Pensez, si Allah Azza Jal ne vous avait pas donné l'islam, vous n'avez pas l'islam, vous ne connaissez pas c'est quoi l'islam. Vous entendez parler de l'islam, mais vous ne croyez pas en l'islam. Quelles seraient les questions que vous auriez aujourd'hui, ce soir, un, un moment comme ça, vide, dans lequel il n'y a, a pas de là où il n'y a pas d'internet il n'y a pas d'amis autre chose un petit moment vide lors duquel on n'a rien à faire que de devoir réfléchir c'est quoi les questions qui vont sortir c'est quoi le but de la vie qu'est-ce qui va se passer après la mort je vais mourir quand pourquoi est-ce que tout cela m'arrive dans ma vie, vous comprenez donc déjà ça c'est une réflexion Et lorsque la personne n'a même pas de point de repère, n'a pas de réponse définitive, déjà ça c'est une grande souffrance à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, hein. on les pense être heureuses, ils ont l'argent, ils ont le succès, ils ont, ils, ont tout, ils ont la réponse matérielle à tout problème. Mais on découvre un jour que la personne, elle vivait dans, dans un vide dans sa vie, parce qu'elle n'a pas ce genre de réponse. Alors le fait déjà que Allāh ﷻ nous a guidés à l'Islam, et après ça connaître les bases de la bonne réflexion et avoir les fondements de la foi, de l'iman et ainsi de suite, et avoir un peu de connaissance, pouvoir faire des réflexions comme ça et que Allāh ﷻ il te guide à trouver des réponses, tu vas dire, hamdulillah j'ai trouvé la réponse à cette chose, ça me donne un repos. Et après cela bien sûr il y a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 l'exemple de quelqu'un qui voyage pour un commerce, un commerçant qui voyage. Une fois qu'il va revenir de son voyage, avec un bénéfice, il a gagné. Qu'est-ce qu'il nous dit Je vais résumer les paroles de l'imam Ibn Qayyim. Qu'est-ce que cette personne-là va ressentir Il y a deux choses. Le fruit intermédiaire, tout de suite, dès en retour, c'est quoi C'est la personne pourra se reposer parce que c'était un travail de devoir voyager, faire... le Travailler, chercher l'argent, chercher le commerce Donc avant de tirer profit de l'argent C'est de prendre un, un repos Dire ah, Alhamdulillah c'est terminé Je peux me reposer Prendre des vacances Et après cela C'est l'argent que tu t'es fait Tu pourras maintenant le dépenser C'est le fruit ultime de ton commerce C'était l'argent Dernière partie pour aujourd'hui Après ça on va laisser le reste pour la prochaine séance Dernière partie pour aujourd'hui On va détailler un peu le premier point Donc on a trois points, comme vous le savez toujours, Imam ibn-Kaim il dit 1, 2, 3, après ça il détaille le premier, le deuxième et le troisième. Donc le premier point, premier fondement du rappel, c'était quoi Bénéficier de l'exhortation. Comment bénéficier de l'exhortation maintenant? Alors voilà ce qu'il nous dit ou yintafa'u bil'idha ba'da husul thalathati ashya' 3 choses la même chose ici donc ici on rentre dans 1.a 1.b 1.c 1.a c'est de ressentir d'avoir un besoin présent pour l'exhortation pour entendre le rappel maintenant on va Finir le fil de ce qu'on disait tout à l'heure. On a dit qu'on va y revenir et c'est maintenant qu'on va le mentionner. Allah, subhanahu wa Il nous dit ici, c'est quand que la personne a le plus besoin du rappel. Est-ce qu'on a besoin du rappel en permanence S'il vous plaît, écoutez ça, c'est très important. Pour bien comprendre la religion, bien comprendre comment partager la religion avec les autres. Est-ce que le rappel, on en a besoin toujours ou dans certaines situations Parfois. Le rappel, le rappel, ce n'est pas quelque chose à faire en permanence. On ne peut pas avoir la halaka, une halaka de rappel. On va voir tout à l'heure qu'il y a différents types de, de discours de halaka, différentes. Ne pas, à, pas à mélanger avec ça. On ne peut pas avoir une halaka sur la mort et la vie de l'au-delà, deux fois par jour, toute la semaine. On va dire, venez, même personne, venez deux fois. Ibn Masoud, compagnon du prophète, il leur faisait une halaqa, un rappel, une fois par semaine, à chaque jeudi. On lui a dit, on aime beaucoup tes rappels. Pourquoi Tu viens pas plus fréquemment. Plus qu'une fois par semaine. Il dit, Il dit, Il dit, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne faisait le rappel que de temps à autre, de peur qu'on ne soit, comme on dit ici, tanné. comprenez Parce que le rappel, s'il est toujours présent, encore une fois, le rappel ici, pas le sens de se rappeler d'Allah, on doit toujours être dans un état dans lequel on se rappelle d'Allah, à une certaine mesure. On parle ici du rappel qui est ici, encore une fois, l'exhortation. Quelqu'un qui te fait un speech. comprenez C'est clair Donc, Si c'est mentionné en permanence, toujours, jour et nuit, qu'est-ce que ça va faire Ça va devenir ennuyant pour la personne. Ça va avoir l'effet inverse. Donc, le rappel, il a un moment bien précis. Il faut choisir le moment du rappel. Il faut choisir aussi la dose du rappel. Trop dosé, qui dure beaucoup, ça va, avoir, ça va commencer à avoir l'effet inverse. C'est parce que l'être humain, de par sa nature, il n'aime pas dès que tu vois que le rappel commence à avoir son effet là on passe à l'effet du rappel on va le voir dans quelques secondes Charles. mais ne continue pas à pousser comprenez tu dis à la personne tu vas mourir un jour tu vas devoir rendre des comptes à Allah Azzawajal. tu vas entrer dans ta tombe ok je suis convaincu et c'est un souci pour moi qu'est-ce que je devrais faire oui mais écoute tu vas mourir un jour Tu sais, tu vas revenir à Allah Azza wa et ta vie n'est pas éternelle. Oui, je sais, j'ai peur, mais, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Mais tu vas mourir, mais, comprenez Alors là, tu as dépassé les limites du, du rappel. Comme on a promis tout à l'heure, il y a un groupe qui fait beaucoup de bien. Vous avez probablement entendu parler d'eux, de l'établir. L'établir, ils font beaucoup de bien Et ils ont des choses qui sont un peu contraires à la sunna, la méthode de faire du prophète. Donc l'établir, ça c'est un groupe, d'établir, se déplace dans les massages et ainsi de suite. Le bien qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher les musulmans dans chaque quartier qui habite autour d'un masjid, vont cogner à leur porte et vont dire venez avec nous, on vous invite au masjid. Donc ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viennent jamais au masjid et qui sont invitées au masjid et qui viennent au masjid à travers ce genre de personnes. Par contre, de parmi leurs pratiques qui sont contraires à cette méthode prophétique, à la sunna du prophète, de un, c'est le fait que leur discours, c'est un discours qui est purement de maw'idah, d'exhortation. Nuit et jour, en permanence. Vous comprenez Et on va dire, reste avec nous dans le masjid. Toi, tu es dans le masjid, tu es venu pour faire salat, avec jama'a, comme Allah a te dit, et vont te dire, non, passe la nuit avec nous dans le masjid. <coughs> je ne peux pas parce que demain je travaille et j'ai des obligations familiales... Non, non, non, ça c'est la dunya, il faudrait que tu restes avec nous dans le masjid. Vous comprenez Là, l'exhortation a dépassé ses limites. L'exhortation a dépassé ses limites. Tu peux dire ça à quelqu'un qui te dit « Non, je ne fais pas salat ul-isha parce que je travaille, et parce que j'ai une famille. » Là, tu vas lui dire « Mais Allah, il t'a donné l'obligation de faire salat ul-isha. » Il ne faut pas vivre pour la dunya, il faut vivre avant tout pour la akhira. Mais si quelqu'un a fait son obligation... Tu peux pas le forcer à rester avec toi dans le masjid en utilisant l'exhortation. Donc ça c'est le premier point ici. Toujours exhortation, exhortation, ce n'est pas la bonne façon de faire, d'appeler vers Allah subhanahu wa taala et de se rappeler d'Allah azza wa zawajil Comme il dit ici: وَإِلَّا وَا فَمَنْقَوِيَتْ إِلَى بَتُهُ وَتَذَكُّرُ, وَتَذَكْرُ لَمْ يَشْتَدَّ أَوْ لَمْ تَشْتَدَّ حَاجَتُهُ إلَى التَّفْكِيرِ وَالْتَرْغِيبِ وَالْتَرْهِيبِ وَلَمْ تَكُونَ الْحَاجَةُ مِنْهُ شَدِيدَةً إلَى مَعْرِفَةِ ولكن تكون الحاجه منه شديده الى معرفه الامر والنهي donc ça c'est le deuxième point qui vient compléter le premier c'est que la personne qui se rappelle d'Allah azza wajal qui a un cœur qui est ouvert qui est présent qui est prête qui craint Allah azza wajal qu'est-ce qu'on fait ici on a besoin de quel type de discours c'est si on va dire OK lui il connaît il sait il se rappelle d'Allah azza wajal il craint Allah je va besoin de faire un rappel fini Poussé à l'action, mais comment? Lui, il est poussé à l'action. Il veut faire les bonnes œuvres. Savoir quoi faire. Amorwa Anari. Connaître le bien à faire et le mal à ne pas faire. C'est ce qu'on appelle communément la science du faire, la jurisprudence. Personne qui était avec nous dans le séminaire les héritiers des prophètes, on avait dit que les la méthode des salaf, les pieux ancêtres de cette umma du temps des compagnons du prophète صلى الله عليه et ceux qui étaient après eux. C'est qu'ils font la différence entre la science, le halal et le haram et entre l'exhortation qui est le rappel. L'exhortation, c'est des gouttes ici et là. C'est selon le, le, le besoin. Le fiqh, tu peux étudier ça du, du matin au soir. Vous comprenez C'est parce que le fiqh Ce n'est pas fortement émotionnel. C'est surtout connaître les informations. Connaître ce que Allah aime qu'on fasse et qu'on ne fasse pas. Donc si on parle de ça, il n'y a pas de problème à faire 3 halaqat par jour. Si les gens sont prêts, pourquoi pas comprenez Parce que ce n'est pas maintenant La personne elle a un cœur qui est ouvert, je veux savoir c'est quoi ma religion Je veux savoir comment bien faire la salat et comment bien faire le commerce et comment bien me marier, comment bien éduquer mes enfants et comment bien avoir des relations avec mes parents et comment et comment Donc ça c'est connaître, c'est quoi le code Et le code il n'y a pas de limite, vous comprenez Il n'y a pas de limite, le plus qu'on sait le mieux que, que c'est. Et là encore une fois la deuxième erreur qui vient complémenter, si on prend encore une fois un exemple pratique, de nos frères du, du groupe de tablir, c'est que les tablir, malheureusement, ils mettent quasi 0% de leur concentration sur le cirque. Le Si tu as des personnes qui sont avec toi dans le masjid, comme ils font parfois les fameux pendant 40 jours, si tu as des personnes qui sont avec toi pendant 40 jours, alors l'opportunité ici, c'est de, si vraiment ils sont là 40 jours, tu as une grande opportunité de leur apprendre comment faire la salat, comment faire la zakat, comment faire le saum et l'adep du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite. Pas de leur parler nuit et jour de la même façon, et de l'exhortation sur la dunya comparant la akhira, parce que la personne, elle, elle est là avec toi. S'il est dans le masjid, c'est pour la akhira, c'est pas pour la dunya. Vous comprenez FALMULIBULMUTADAKKIRU SHADIDULHAJATI ILA AL AMRI WANNAHI Un 10 minut in sha Allah Parce que c'est vraiment très très important Qu est Ce qui est, ce qui est cité ici, on ne veut pas le, le couper en moitié ALMUNIBULMUTADAKKIR Celui qui est Celui qui s'en rappelle, il y a 3 types de personnes ici Celui qui est MUTADAKKIR Celui qui est en état de rappel Celui qui est conscient d'Allah Azza wa Jalla Il a besoin de quoi Connaître quoi Le savoir de quoi De halal et haram. Ce qu'on appelle le fuq ou bien ce que certains les savants dans le temps ils appelaient ça la sunnah. Connaître la sunnah ça veut dire connaître la façon de vivre comme le prophète alayhi salatu Ça c'est celui qui est conscient d'Allah azzawajal. Wa al-mu'aridul ghaafid. Celui qui est mu'arid. Deuxième type de personne. Celui qui est Mourid, celui qui est inconscient d'Allah Azzaud. Ce qu'on appelle de nos jours le musulman non pratiquant. Lui, il a besoin de quoi De, de l'exhortation, du rappel. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, il faut savoir, si on revient au fameux concept de coaching, si tu veux faire le coaching comme ça de iman pour l'un des membres de, ton, de ta famille de ton entourage un ami quelqu'un tu veux lui faire la dawa il faut savoir le problème il est où quelqu'un qui ne connaît pas comment vivre en tant que bon musulman alors qu'il a les bonnes intentions ben il faut lui apprendre sa religion c'est aussi simple que ça quelqu'un qui insouciant il est tellement dans la vie il baigne dans la vie vous comprenez il oublie la À peine, il sait que ça s'appelle qu'il va avoir une vie après la mort, mais ce n'est vraiment pas son plus grand souci dans la vie. Donc, il a besoin d'exhortation. Et le troisième, il nous dit ici, « Wal mutakabbir shadidul hajati ilal Troisième type de personne, celui qui est arrogant, <rire> celui qui s'oppose à la religion, en opposant au message d'Allah, par « arrogance ». Lui, ce n'est pas la maw'idah. Il a besoin ici de... On commence par la maw'idah. Dès qu'on voit que la personne, elle est dure et fermée, si on doit continuer, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui de voir c'est quand on continue, c'est quand que non, parce que sinon, on ne va jamais finir la halaqa. Mais si on doit continuer avec la personne dans certaines situations, là, cette personne-là, elle a besoin de... Mujadala. Mujadala, c'est l'argumentation le débat parce que c'est un mu'tarid c'est quelqu'un qui s'oppose il pense mieux connaître il va ramener des contre-arguments il s'oppose à la religion c'est pour ça que les prophètes Moussa avec Pharaon Moussa alayhi salam Ibrahim alayhi salam avec Nimrod et avec son père aussi et surtout avec le roi Nimrod Alam tara ila alladhi hajj Ibrahima fi rabbi alladhi yuhyi wa yumeet qala ana uhyi wa umit Donc là c'est un débat vous trouvez ça dans sourate al-Baqarah les prophètes ils ont débattu avec avec leur peuple avec les arrogants de leur peuple qui ne voulait pas ouvrir leur cœur ici à pouvoir accepter un certain rappel accepter une certaine Ah, un, un certain, une certaine exhortation. Il y a celui que lorsque tu lui fais l'exhortation, il va écouter un peu. Il y a celui que dès que tu commences à lui faire une exhortation, il va te dire quoi? Laisse-moi tranquille. Plus que ça. Plus fort que ça. Laisse-moi tranquille. Au moins, ça c'est une expression que le gars, il veut juste profiter de la vie et il n'est pas vraiment dans la religion. Mais parfois, ça part plus encore. Tu racontes n'importe quoi. Tu te prends pour qui Tu es un prophète Tu es un savant, tu es qui Tu es devenu religieux maintenant. Tu, tu connais tout toi. Comprenez Donc ça c'est mu'tali, ça c'est un opposant. Donc on va pas faire parce que c'est pas quelqu'un qui a ouvert son cœur ici à l'exhortation. Donc là, il faut passer au au débat sous certaines conditions. Et les trois les trois types ont été regroupés dans une une seule aie du Coran, sourate An-Nahl Allah Azza wa Jalla dit "Ad'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Invite vers le chemin de ton Seigneur avec la hikma, la sagesse. La sagesse c'est la sunna, c'est le fiqh, c'est le halal et le et le haram. Donc, la sagesse elle est toujours bonne parce que c'est la sunna du prophète sallalahu alayhi wa sallam. Deuxième méthode il dit subhanahu wa ta'ala wal mou'izah al la bonne exhortation parce qu'il y a la mauvaise exhortation quelle serait la mauvaise exhortation Très bien donc choisir le moment vous comprenez en, comme, comme on dit toujours si, si on veut faire la da'wa faut pas faire la da'wa aux gens lorsqu'ils sont en mode plein business, plein dunia, tous regroupés, tous qui se dirigent vers la même destination, avec costume, cravate, et que dans leur tête ils ont le grand meeting qui va avoir tout à l'heure, et le CEO qui va venir, et je ne sais pas quoi, parce que là la personne est, plus, est au plus haut degré de son arrogance, ou bien de son immersion dans la vie du BAM, vous comprenez Surtout si, encore une fois, on parle ici d'un groupe de personnes. C'est tout un groupe. Qu'on a ici l'effet de, de groupe. Ça confirme, si on est tous comme ça, si on est, on est tous dans le commerce aujourd'hui, tous dans l'argent, ça veut dire, bien sûr, on parle ici de quelqu'un qui est Ok, on parle de quelqu'un à qui on fait la daro, on ne parle pas de quelqu'un qui, qui craint Allah et qui est en train de faire son, son, son commerce normal, son travail normal, on ne parle pas de ça, on parle, si tu dois faire la daro à quelqu'un, quelqu'un il ne croit pas en islam et ainsi de suite, pas dire, hé hey, en passant, euh, je sais que tu as un meeting très important là, mais il faudrait qu'on parle de religion maintenant, okay? ce n'est pas le meilleur moment pour faire. L'exhortation. La façon de faire aussi l'exhortation. La façon de faire l'exhortation. Il y a une façon de la faire. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit la bonne exhortation. Il y a des choses, même si elles sont vraies, on ne peut pas se permettre de les dire. Si on va faire, si notre objectif c'est d'inviter la personne à Allah Azza wa Jalla. Écoute-toi. Tu sais que tu es un fin que toi Ce que, que tu es un fait, tu es quelqu'un de désobéissant. Il ne t'aime pas et il n'aime pas les personnes comme toi et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est très important. Je dois t'apprendre que tu dois commencer à faire le repentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte l'exhortation comme ça Non. Allah azawajé dit, Amusa, quand il l'envoie à faire la haun, faire Première étape de la dawa, da commencer avec des paroles qui sont... Qui sont douces. Il y avait un calife, je pensais Haroun al Rashid. Quelqu'un est venu chez lui. Il a dit, Hé, hey, toi Amirul mouminin écoute bien ça. Il lui a fait un rappel très très dur. Il a dit, écoute toi maintenant. Allah subhanahu wa taala a envoyé celui qui est meilleur que toi à quelqu'un qui est pire que que moi. Il a envoyé Moussa à Pharaon. Il lui a dit, قُلَ لَهُ قَوْلًا لَيْنًا dites-lui des paroles qui sont douces, afin qu'il puisse se rappeler. Comprenez Donc, c'est très important ici, la méthode. Ou oh, la troisième méthode, Allah Azza wa Jali dit وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا Et fait le débat avec les meilleurs. Et si ce n'est pas avec la bonne, c'est avec le meilleur. Parce que, comme il dit ici, l'Imam al bien sûr, je suis en train de résumer, parce qu'on n'a pas le temps d'aller avec, avec, tout, avec toutes les paroles de l'Imam al mais Ça veut dire que dans un débat, on choisit les meilleurs arguments. Toujours dans un débat, on ne choisit pas les, les arguments les plus faibles. Si j'ai 50 arguments pour défendre la vérité, je ne vais pas choisir les semblants d'arguments. Tout ça, c'est pour Ossol-Firq. Comme on l'a dit, pour les personnes qui s'inscrivent, on va étudier Ossol-Firq. On va voir les types d'arguments, les types de adilla, de preuves. On ne va pas avec les preuves les plus faibles et les présenter à la personne. Il faut aller directement. Deux, trois arguments les plus forts, les plus les plus clairs wajadinhum billati hiya ahsan. numéro 2, on a 5 minutes qui nous reste inshallah aux زوج. Donc 1, c'était quoi Pour bénéficier de l'exhortation, c'était quoi le premier point عفوا؟ Donc que l'exhortation elle est lors du besoin de la personne. Il y a un cœur qui est ouvert, c'est le bon moment. La personne a besoin d'exhortation. Si l'exhortation, ce n'est pas le bon médicament, on ne donne pas à cette personne, ça ne va pas avoir d'effet. C'est clair Deuxième condition très importante. Très, très importante. Écoutez bien ça. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, al-ama an 'aybil wa'idhi. Allah an ayy bilwahidi c'est de fermer l'œil face aux imperfections, face aux défauts de celui qui nous fait l'exhortation. Le fameux exemple très classique le khatib de notre djouah du masjid il nous fait dormir. Le khatib de la dumuhah dans notre masjid, il bégaye beaucoup le khatib de Jumu'ad de notre ne euh, parle, parle pas bien français mon ami c'est son voisin il a fait une affaire des fois, une fois avec lui de commerce et euh, il n'a pas dit la vérité n'a pas payé à temps okay? ça c'est le genre de choses qui font, qui font en sorte qu'on va mettre de l'emphase sur des défauts humains comme si on demandait que ce n'est que des prophètes qui peuvent nous faire de de l'exhortation, c'est clair Donc ça c'est très important, qu'au moment de recevoir l'exhortation, on ne regarde pas la personne, qui il est, qu'est-ce qu'il dit de ça, On ne parle pas ici d'un munafiq ou bien de quelqu'un qui, qui est un, un ennemi de la religion, on parle de quelqu'un qui fait l'exhortation et que tout porte à croire qu'il le fait juste pour nous faire une nasiha, c'est clair Même si je crois que cette personne-là peut-être c'est quelqu'un qui est pire que moi, Moins pratiquant que moi, mais si ce qu'il dit c'est la vérité, je lui donne raison. C'est clair. Attention ici, comment dire je, je sais que c'est un peu un terrain glissant. C'est parce que de nos jours, ça c'est une technique utilisée même par des gens qui sont même pas musulmans, qui utilisent parfois l'islam pour nous faire l'exhortation. C'est clair. Votre religion, elle dit, votre prophète, il dit, voilà. quand ça les arrange pour pour pour atteindre des Des objectifs politiques ou autre chose, ils utilisent la religion. Alors là, tu te sens quand mal à l'aise. Mais là, il est en train de me parler de. La... Même dans ce cas-là, on ne peut pas se permettre de renier la vérité qui est notre religion. On accepte la vérité, mais on dit pas selon ton agenda à toi. Je ne vais pas jouer ton jeu à toi. Quand certains des croyants, ils ont fait une erreur lors du temps du prophète Salam alayhi salam. Les mouchetiquines de Quraysh, ils ont utilisé ça. Ils ont dit au prophète alayhi wa sallam « Tu sais quoi tes compagnons ?»« Ils nous ont déclaré la guerre lors d'un mois sacré. » C'est grave. Donc là, ils veulent utiliser les principes de la vérité mais pour mettre mal à l'aise les croyants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah c'est lui qui a fait descendre la réponse. <musser> Allah عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام اكبر عند الله le fait de briser le caractère sacré de ces mois-là les mois sacrés ça c'est grand ça c'est mal mais plus, plus grave que ça c'est le fait de quoi c'était de fermer le chemin à ceux qui veulent visiter le masjid al-haram et de combattre la religion s'opposer au message d'Allah c'est clair donc ici mais on ne peut pas renier même si je crois que je suis un bon musulman si j'ai fait une erreur que quelqu'un me dit tu as fait une erreur même si le shaitan lui-même je peux lui dire tu es le shaitan quand même mais c'est vrai que j'ai fait une erreur vous comprenez donc ça c'est dans les cas extrêmes bien sûr mais dans un cas normal c'est un autre musulman qui nous fait le maw'idah et qu'à la base J'accepte l'exhortation et j'essaye Lorsque le khatib monte sur le minbar Tant, qu tant que ce qu'il dit, bien sûr, c'est l'islam On ne parle pas quelqu'un qui dit des bid'a Qui dit des choses qui ne sont pas l'islam Des choses complètement fausses Mais si la personne, ce qu'elle dit, c'est des vérités C'est la religion d'Allah Azza wa Lorsqu'il monte sur le minbar Lorsqu'il veut faire le rappel Je respecte cette situation Et je me concentre sur Sur les mots En oubliant qui est la personne C'est clair, est-ce que tout le monde est convaincu par ça Parce que comme on a dit, sinon on ne on, sinon on va jamais bénéficier de, du rappel des autres. Ça fait partie de la nature de l'islam et c'est complètement acceptable et c'est complètement normal que si on revient encore une fois, les personnes qui étaient avec nous encore une fois dans les héritiers des prophètes, on a parlé un peu de ça, mais pas dans les détails parce qu'on ne peut pas tout couvrir. Mais parmi l'éthique de l'ilm, L'éthique de la connaissance, c'est le respect envers les savants. Un savant doit avoir un « hayba », un certain respect, une certaine distance entre les, les, les personnes normales et entre le savant. Pas parce que le savant, il est sacré, on ne va pas à cet extrême, mais on ne va pas dire aussi que le savant, il est comme moi et lui. comprenez Parce que respecter le savant, c'est respecter la religion d'Allah Azzawajal. Les fameuses personnes, les fameuses personnes, qui vont nous dire parce que ça ça existe beaucoup aujourd'hui hein des, des fameux comme ça les musulmans qui se disent modernes et ainsi de suite mais euh, un cheikh un savant lui c'est qui lui lui c'est un autre humain et moi je suis aussi c'est un autre humain lui lui le coran moi aussi j'ai le coran tous on a lu le coran et là même parfois il y a un alim un savant qui craint Allah azawil qui parle et que l'autre il l'interrompt à chaque de eh, ouais mais qu'est-ce que tu dis طيب C'est démocratique, c'est comme ça qu'on présente. C'est la démocratie, c est, c est, c est le, chacun a droit à ses avis, et ainsi de suite. Si vous avez fait l'expérience déjà d'aller en cours, ne serait-ce que pour contester une petite infraction de stationnement, quelque chose de petit comme ça. On ne parle pas ici d'un juge de la Cour suprême. On est dans un pays qui est du plus démocratique que tu peux avoir. Qu'est-ce qu'on va t'imposer comme restriction Dire la vérité et pas parler, mais encore plus que ça. Taïb, le juge arrive, on dit à tout le monde « Levez-vous ». Comprenez Il y a des choses, il y a parfois des, des gens, même qui sont choqués parce qu'ils n'ont jamais eu l'expérience en tant que telle, le simple fait de mettre comme ça ton bras mettre un bras en arrière, comme ça, t'asseoir trop à l'aise, il y a un agent de sécurité par derrière qui va venir, qui va taper la main, comme ça, il va dire. C'est irrespectueux envers le juge. Vous comprenez C'est pour ça que les ulama, alors il ne faudrait pas que lorsqu'on lise dans les livres de adab al-Ilm, qu'il faudrait avoir le adab avec les œufs. Imamalikarahimala, une fois quelqu'un commençait à rire dans sa halqa il l'interrompt, -ha il est sorti. Dieu ne respecte pas le hadith du prophète. Alors, quand je vois quelqu'un qui ne comprend pas la vie, un gamin de la vie qui vient d'entendre parler quelque chose qui s'appelle la démocratie, il va te dire, mais non, mais c'est quoi ça On a le droit à rire quand même. Hein? Chacun a le droit à rire et c'est juste un, un, un savant et c'est facile d'avoir des hadiths comme ça. Mais non. Ce n'est pas vénérer le savant, c'est le respecter par respect envers le message qu'il porte. Alors, de nos jours, comme on a mentionné, il ne faudrait pas faire l'erreur, attention, il ne faudrait pas tomber dans le piège de jouer le jeu ici, l'agenda très sale qui existe de nos jours, d'essayer de, de faire quoi Salir, barakallahu salir la réputation de tout celui qui passe le message d'Allah Azza wa Jalla. Que lui, il a fait, et lui, il a fait, et lui, il était imam dans un masjade, il avait un problème avec l'administration, ils n'étaient pas d'accord sur le salaire, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Ce sont des problèmes humains qui peuvent être traités dans un certain cercle. Si ça arrive à Al mazalim, le ça peut être traité encore une fois dans un certain cercle, dire ce qu'il y a de mal, mais pas au point de dramatiser la chose pour que les gens, chaque fois qu'ils voient quelqu'un devant eux, qu'ils disent « Bismillah, Rahman, Rahim, In Alhamdulillah » les gens vont dire « Ah, lui c'est parmi un, parmi les autres, hein, lui c'est comme ça, lui c'est comme ça. » On ne va jamais bénéficier du rappel. Le message d'Allah Azza wa ne va jamais ne va pas entrer dans le cœur parce que ici déjà ici, j'ai mis, mis, imposé mille et une barrière entre moi et entre le message d'Allah Azzawajal. Rappelons-nous qu'Allah Azzawajal n'a pas promis à chacun de nous d'avoir un prophète qui va venir lui, lui passer un message. Ceux qui vont nous passer des messages, ça va être des personnes comme nous, pleines de fautes, pleines d'erreurs, qui sont imparfaites et que dans le cadre, lorsqu'on est en train de parler des vérités, la vérité reste, la vérité on se concentre sur le message. Très brièvement, troisième point et dernier, en deux minutes, Tavakkourul wa'idi wa'il wa'id. Donc ici, pour, ce, pour bénéficier du rappel, se rappeler ici de la récompense dans l'au-delà. Que ce soit la réponse, récompense positive, ce qu'Allah Azza wa nous a accordé, ou bien la, la punition. Celui qui n'a pas la akhira en tête, celui qui n'est pas conscient de l'au-delà, ne va pas bénéficier du, du rappel. C'est clair Donc, y croire avec certitude Comme Allah Azza wa Jal, il dit Que dans le Qur'an, il y a un rappel Pour celui qui craint la punition De, de l'au-delà Et dans l'autre ayah, Allah Azza wa Jal, il dit Rappel, avec le Qur'an Celui qui craint La punition D'Allah Azza wa Jal Et qui prend au sérieux la menace d'Allah Azza wa Jal Al-Wa'id personne comme certains ulama ils disent le cœur qui n'a pas la vraie croyance en l'au-delà Qalbun Kharib c'est un cœur qui est dysfonctionnel qui est fini qui est mort ne sert à rien est-ce qu'il y a des questions avant de conclure rappelons qu'il reste les deux autres points les deux autres le, le deux et le trois qu'on va couvrir lors de la prochaine séance oui Oui mm -hmm. Oui Taïb, On va Parce que ça, ça c'est un long sujet Mais de façon très brève Lorsqu'on fait l'argumentation La soeur ici nous demande C'est quoi les conditions de faire L'argumentation Avec une personne Normalement normalement dans la religion dans Si la personne elle est fermée Quelqu'un qui a un béton un, qui met qui impose un obstacle entre elle et entre la vérité. Dès qu'on remarque que la personne elle est fermée, on fait pas l'argumentation. Ça c'est la règle. On fait l'argumentation quand soit si la personne elle a des shubuhat, elle a des des zones ici de d'ignorance, d'informations qui sont fausses et qu'on voit que la personne elle, elle a une certaine ouverture. Comprenez Peut-être un peu d'arrogance, mais peut-être aussi un peu d'ouverture. Il y a des gens qui ont deux choses ici. C'est l'arrogance, mais c'est une arrogance par ignorance. Comme les fameuses personnes qui détestent les musulmans tellement, mais qui sont tellement ignorantes. Okay, qui ne savent pas combien de continents il existe sur cette terre. Donc, ils détestent les musulmans, pas, pas à cause du message de l'islam. Ils détestent les musulmans, c'est parce qu'ils ont une certaine Image, ou bien ils pensent les musulmans, c'est une race qui s'appelle les musulmans, qu'ils ont des complots, des autres choses. Et qu'on voit que la personne, pauvre elle, elle est tellement naïve et ignorante. Et que la personne, d'un côté elle est tellement arrogante, parce qu'elle a beaucoup de haine, mais d'un autre côté aussi elle est ouverte à, à discuter. Ça c'est une personne avec qui on peut débattre. Mais quelqu'un qui connaît très bien l'islam, et qui sait c'est quoi l'islam et qui s'opposent à l'islam par arrogance parce qu'ils se pensent être supérieurs pour ses intérêts personnels. Comme les gens du livre, ils se sont opposés à la venue du prophète alayhi wa sallam parce qu'il venait de la race des arabes, malgré que son nom était cité dans, dans leur livre et dans le message de Moussa alayhi Alors, ça c'était par simple arrogance. Alors, envers ce genre de personnes, normalement, on ne fait pas de débat. Parmi les exceptions qu'il existe, c'est lorsque cette personne-là, c'est une personne qui est publique, qui a une influence sur les autres. C'est pour ça que Lars lorsqu'il a envoyé les prophètes et les messagers, il débattait avec qui Est-ce qu'il débattait avec toute personne dans la rue Non, Pharaon, pourquoi Pharaon C'est parce que Pharaon, c'est quelqu'un qui a une influence sur tout un peuple. Donc ses idées, c'est des idées qui sont exposées. Il est en train d'exposer des idées. Si je débat avec lui, ce n'est pas pour le convaincre, même si je sais après un certain moment que lui ne va jamais être convaincu. Ça, ça semble Allah ou Mais il y a des gens qui sont en train d'écouter ses paroles. Moussa alayhi salam lorsqu'il a débattu avec Pharaon, est-ce que Pharaon, il a accepté le message Mais qui a accepté le message après le débat de Moussa alayhi salam Les magiciens de Pharaon, n'est-ce pas Donc ça, c'était un, un auditoire qui était en train de voir qu'est-ce qui se passe. Ils suivent l'événement. Donc là, l'effet du débat de Moussa alayhi salam, c'était auprès des, des magiciens de Pharaon. C'était auprès de l'épouse de Pharaon. Ah si, vous comprenez Même si je ne me rappelle pas ici dans l'histoire ce qu'elle était croyante avant ou après la venue de Moussa alay salam, je ne me rappelle pas Allah, mais elle était croyante quand même. Parmi les conditions qui existent maintenant, si on dit que le débat doit avoir lieu, qu'il y a raison de débattre, c'est que le débat, de un, il faut qu'il se fasse avec elle, avec connaissance. Je ne peux pas débattre avec une personne qui a plus de connaissances que moi. Je ne peux pas débattre si je ne connais pas bien ma religion. Si je ne connais pas bien de quoi, je pars. Quelqu'un qui est un expert en finance, quelqu'un qui est un chercheur en finance, quelqu'un qui a un doctorat en finance, qui n'est pas musulman, qui a travaillé déjà avec des banques dans des pays musulmans et dans des pays arabes et des banques qui s'appellent islamiques, pseudo-islamiques et non-islamiques, pseudo et, non et ainsi de suite. Et il vient un jour... Il va dire « Je vais vous prouver que le système des finances en islam, c'est un système qui est faible. » Moi, je sais que c'est faux ce qu'il dit lui, parce que je crois en Allah Azza wa Jal. Mais si moi je ne m'y connais pas en finances, des finances en islam de un, et de deux, j'ai pas une bonne culture générale des finances, du système des finances. Est-ce que je peux venir et lui faire face, dire je vais débattre avec toi Prouver que tu es faux, que ce que tu dis c'est faux Non, parce qu'il est plus informé que moi, même s'il n'a pas le iman, Mais il est plus informé. Ces informations ne sont pas des vérités. Faire la différence ici entre être informé et connaître la vérité. Comprenez L'information peut être fausse, peut être biaisée, peut être erronée. Mais si moi je ne connais pas la vérité, comment est-ce que je peux distinguer ce qui est vrai de ce qui est, de ce qui est faux Peut-être ils va me dire des choses qui sont vraies, je vais dire ce n'est pas vrai, peut-être ils va me dire des choses qui sont fausses et moi je vais être bloqué, je ne sais pas que c'est faux comme information. Donc le rythme est très important. De nos jours aussi, on ajouterait une autre condition. C'est une condition qui existe toujours, mais de, de nos jours, elle est très importante. Lorsque je fais un débat, il faudrait que j'ai la liberté de m'exprimer, que j'ai une chance égale de m'exprimer, que ce ne soit pas un débat qui soit partiel, à l'origine, comme les fameux débats de télévision. Donc, si je fais une visite sur un plateau de télé, d'une émission de télé, d'une chaîne de télé, que moi, que je sais qu'elle a un agenda, elle est connue de par son historique comme étant islamophobe, qui déteste l'islam, qui toujours... Et, on va me dire, on va te ramener deux experts qui vont débattre avec toi, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va arriver à fond, vont parler plus que toi et il existe, crois-moi, il existe des centaines de, de techniques, vous comprenez, pour te mettre mal à l'aise, pour te mettre dans une situation qui serait défavorable parce que tout est préparé à à l'avance. On va te réserver la pire question et le pire commentaire pour la fin et on va te couper tout de suite. On va dire pour finir la grosse question qui reste, c'est comment se fait-il que telle et telle et telle chose et que quand même vous n'avez pas de réponse ou bien voilà ce que vous avez dit un jour vous-même et ainsi de suite. Mais on n'a pas le temps de parler de ça. La prochaine fois, on espère pouvoir avoir une autre émission. Et c'est fini. Comprenez. Une fois que après ça, ça va être la pub. Toi, tu cries, mais, mais laissez-moi parler, laissez-moi répondre. c'est fini, c'est terminé. Ça fait longtemps, plusieurs années, plusieurs années. J'ai fait quelque peu de ce genre de trucs, de médias. Après ça, j'ai dit that's it. Et dans l'une de ces occasions-là, subhanallah, c'était au milieu du bulletin de nouvelles. Donc, j'avais un 5 minutes ou autre chose. Et là, c'est du live, c'est direct. Donc, il n'y a pas d'ajustement à faire. Y a pas... Et Je ne peux pas imaginer que ce n'était pas une erreur qui est qui était intentionnel. je peux. Je peux c'est difficile pour moi d'imaginer qu'une telle erreur puisse juste être une erreur. J'ai un grand média avec des tonnes de personnes qui travaillent, que ça c'est le rituel, ils font ça à répétition avec chaque invité qui arrive, et ainsi de suite. À peine quelques secondes avant que ça commence. Je suis assis sur une chaise, après ça je regarde à droite et à gauche tout le monde qui sont aux alentours de moi, et je dis, mais moi mon micro il est où comprenez exprès en fait semblant d'avoir oublié le le micro, alors là ah, le micro il n'a pas de micro, rapidement allez, il faut, faut courir et le ramener à micro, donc déjà tu commences avec quelques secondes de retard on va peut-être trouver une façon de masquer ça parce que c'est très facile de masquer que tu n'as pas de micro, vous comprenez. Donc toi tu parles, on sait que bon on va pas entrer dans les détails techniques, mais ça c'est connu. On peut on peut masquer le fait que tu n'as pas de micro, comme si tu es silencieux et on laisse d'autres personnes parler. Et déjà toi tu es en perte de repère ici parce que tu ne t'attendais pas. Et là on va dire attends on va te mettre un. Peu. Vous comprenez donc tout ça c'est des techniques. Je peux pas débattre dans un tel contexte. Je peux pas dire je vais aller débattre pour défendre la vérité là parce que c'est un débat qui n'est pas qui n'est pas juste, Il est déjà préparé, on a fait tout un jeu ici, c'est toute une scène. Donc, comme on l'a dit, ça c'est un long sujet bien sûr, mais juste pour expliquer brièvement qu'il ne faut pas prendre à la légère cette question-là des débats et de dire « Ah, il faut défendre la vérité ». Non, on ne défend, défend pas la vérité de n'importe quelle façon. On défend la vérité, c'est lorsqu'on peut ramener la vérité sur la table et lorsqu'on sait qu'on est capable de répondre aux questions ou bien... Euh, aux zones qui sont les zones de débat en tant que tel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, une dernière question, on va finir. se contenter de ça, Allahou Ta'ala a'la subhanak